Conte de fées en français Blanche-Neige et les sept nains Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, un roi et une reine qui régnaient sur une terre lointaine. La reine était très gentille et charmante, et tout le peuple du royaume l'adorait. La seule tristesse dans la vie de la reine était qu'elle désirait un enfant, mais elle ne pouvait pas en avoir. <rire> <rire> une journée d'hiver, la reine était assise près d'une fenêtre en bois d'ébène et tricotait des vêtements de laine. Tout à coup, un bel oiseau se posa sur le rebord de la fenêtre et surprit la reine. L'oiseau attira son attention et elle se piqua le doigt. Une goutte de sang tomba sur la neige à l'extérieur de sa fenêtre. Pendant qu'elle regardait le sang tomber sur la neige, une forme qui ressemblait à un visage d'enfant se forma. Elle était étonnée et dit adieu. « Oh Dieu de la neige Je voudrais avoir une fille qui ait une peau aussi blanche que la neige, des lèvres aussi rouges que du sang et des cheveux aussi noirs que de l'ébène. » Peu après cela, la reine tomba enceinte, mais tomba au même moment malade. De nombreux médecins essayèrent de la soigner, mais elle ne guérit pas. « Oh ma chère, ne vous inquiétez pas, vous vous en remettrez rapidement. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir, croyez en Dieu !» Notre rêve d'avoir un enfant est sur le point de se réaliser. Oui, mon cher, j'espère pour le mieux. Le Dieu de la neige nous a bénis. Il ne peut rien nous arriver de mal. Puis le printemps vint. Les fleurs s'épanouirent de partout comme si elles préparaient l'arrivée de l'enfant. Mais plus le jour tant attendu arriva, plus la reine devint malade. C'était une belle matinée. Ce jour-là, le soleil brillait comme s'il devait faire fondre toute la neige. La reine donna naissance à une belle petite fille qui avait la peau blanche comme neige, des lèvres aussi rouges que le sang et des cheveux aussi noirs que de l'ébène. Ma reine, vous venez de me donner le plus précieux des cadeaux. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous voulez et j'accomplirai tous vos souhaits. Merci, mon cher, mais je ne pense pas pouvoir passer plus de temps avec ma petite fille. Oh, oh, oh ma chère <rire> Tu es aussi blanche que la neige. Je t'appelle Blanche-Neige. Promettez-moi, à ma majesté, que vous prendrez toujours soin de ma fille et promettez-moi de vous marier à nouveau et de ne jamais être triste dans la vie sans moi. Je promets de toujours prendre soin d'elle, à n'importe quel prix, ma chère. Ne pleurez pas, mon roi. Au revoir, mon amour. Au revoir. « Oh, ma chérie, s'il te plaît, ne me quitte pas <rire> !» Pendant plusieurs années, le roi fut très triste à cause de la mort prématurée de sa reine. Il prit lui-même soin de Blanche-Neige, mais la plupart du temps, le roi était occupé avec les affaires du royaume. Il se rendit compte que sa fille avait besoin d'une mère aimante pour l'éduquer. Il décida donc de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais par-dessus tout, c'était une femme très arrogante et cruelle. Elle étudia la magie noire avec laquelle elle contrôla le roi. Elle possédait également un miroir magique qui prédisait et disait la vérité sur ce qu'elle souhaitait et quand elle le voulait. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Oh ma reine « Vous êtes la plus belle de toutes !»« Oh, vraiment Merci beaucoup, tu es un génie !» Le temps passa et Blanche-Neige devint plus belle et plus juste qu'elle ne l'avait jamais été. Elle devint la plus belle fille de tous les royaumes. La belle-mère commença à être jalouse de sa beauté. « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle !» Vous, ma reine, êtes belle et juste, c'est la vérité. Mais Blanche-Neige l'est bien plus encore. Ah Comment osez-vous parler de la sorte Vous êtes absurde Toutes mes excuses, je ne suis fait que pour dire la vérité, ma reine. Emmène cette Blanche-Neige dans les bois, tue-la, et ramène-moi son cœur en signe de preuve « Oui, oui, madame. » La reine demanda à Blanche-Neige d'aller dans les bois pour aller cueillir des fleurs magiques qui la rendraient encore plus belle qu'elle ne l'était déjà. Le pauvre chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt, mais n'arriva pas à la tuer. « Oh, belle princesse, votre mère m'a ordonné de vous tuer, mais je ne peux tuer une âme aussi belle et gentille que vous. Enfuyez-vous aussi loin que possible et ne revenez jamais au château. » Ah, oh, Jean-Guy, ma mère vous punira si vous ne me tuez pas. Je m'en sortirai d'une manière ou d'une autre, mais maintenant, partez. Blanche-Neige courut aussi vite qu'elle put, pour faire qu'il écœur d'un sanglier et le présenta à la reine. <rire> maintenant, je suis la plus belle de toutes. Blanche-Neige était seule dans la grande forêt sombre et elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Les arbres semblaient chuchoter entre eux, effrayant Blanche-Neige qui se mit à courir entre les pierres aiguisées et à travers les épines. La nuit commença à tomber, et de petits oiseaux se réunirent autour d'elle et commencèrent à lui retirer son écharpe. Elle réalisa qu'il voulait qu'elle les suive. Elle suivait les oiseaux, puis vit soudainement une étrange petite maison dans laquelle elle alla s'abriter avec eux. À l'intérieur de la maison, tout était petit et rangé. Il y avait une petite table avec une petite nappe blanche propre et sept petites assiettes avec de la nourriture dedans. Contre le mur, il y avait sept petits lits, tous alignés, recouverts de couverture. Blanche-Neige était tellement affamée qu'elle mangea quelques légumes et un petit pain dans chaque petite assiette et bu un petit peu de lait dans chaque verre. Elle était épuisée après avoir erré dans la forêt et a donc s'allonger sur un des petits lits et s'endormit. Dans la nuit, les propriétaires de la maison, les sept nains, retournèrent chez eux. Ils avaient miné de l'or dans les montagnes. Les oiseaux essayèrent de réveiller Blanche-Neige, mais elles dormaient profondément. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils virent que quelqu'un était passé par là. « Qui s'est assis sur ma chaise ?»« Qui a mangé dans mon assiette ?» « Qui sait qu'a mangé mon pain ?»« Mais qui a mangé mes légumes ?»« Qui a utilisé ma fourchette ?»« Qui a bu dans mon verre ?» Le septième alla voir son lit et il trouva une belle fille endormie. « Qu'est-ce dort dans mon lit ?» Les sept nains accoururent vers le lit. « Oh, beauté divine !» « Cette fille est vraiment belle !»« Chut Laissons-la dormir. Restons silencieux. » Ils s'endormirent tous autour d'elle. Le matin suivant, Blanche-Neige se réveilla. Et lorsqu'elle vit les sept nains, elle prit peur. Ah ah les nains se réveillèrent en entendant ses cris. « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous sommes les nains. Vous êtes dans notre maison. Ah » ah ah ah « Quel est votre nom ?»« Eh bien, je m'appelle Blanche-Neige. »« Et comment êtes-vous arrivée jusque chez nous » Blanche-Neige leur raconta toute l'histoire. Les nains discutèrent pendant un moment entre eux et finirent par dire « Si vous vous occupez de notre maison pour nous... »« Et que vous cuisinez... »« Faites-le laver, couser, tricoter... »« Et gardez tout en ordre et propre... »« Alors vous pouvez rester chez nous... » Et vous aurez tout ce que vous voulez Ce sera avec grand plaisir Blanche-Neige vécut donc joyeusement avec les nains. Tous les matins, les nains allaient dans les montagnes pour miner de l'or. Et lorsqu'ils rentraient chez eux le soir, Blanche-Neige avait préparé leur repas et nettoyé la maison. Durant la journée, Blanche-Neige était seule, mais les petits oiseaux et les animaux avec lesquels elle jouait souvent, nous étaient accompagnés. Miroir, miroir, qui de toutes est la plus belle « Vous, ma reine, êtes très belle, c'est la vérité Mais Blanche-Neige, par-delà les montagnes et vivant avec les sept mains, reste toujours un millier de fois plus belle que vous !»« Non !»« Cette blanche fille est encore en vie Le chasseur m'a menti !»« Je lui donnerai une leçon plus tard Pour l'instant, je dois tuer Blanche-Neige »« Mais comment Comment Dis-moi comment !» Elle réalisa qu'elle avait brisé le miroir dans sa rage La reine réfléchit et réfléchit encore. Comment pouvait-elle se débarrasser de Blanche-Neige Finalement, elle eut une idée. Elle se rendit dans sa salle la plus secrète. Personne d'autre n'était au courant. Là-bas, elle y fabriqua une pomme empoisonnée. La pomme avait été faite si habilement qu'elle avait l'air belle et fraîche de l'extérieur. Puis, avec sa magie, elle se transforma en une vieille colle porteuse. Elle se rendit au-delà des montagnes, à la maison des nains... Et cas à la porte. Blanche-Neige sortit sa tête par la fenêtre. Qui êtes-vous, vieille dame Que puis-je faire pour vous Ouvrez la porte, belle fille. Je suis très pauvre. Je peux vous donner quelques pommes en échange d'un peu de pain pour mon mari qui est mourant. Je ne dois laisser entrer personne. Les sept nains me l'ont tous interdit. Vous n'avez rien à craindre avec moi « Tenez, je vais vous offrir une de ces pommes fraîches en échange d'une miche de pain, s'il vous plaît. Lorsque ah » Lorsque Blanche-Neige vit les belles et brillantes pommes, elle ne put résister à en prendre une. Elle alla dans la cuisine et prit une grosse miche de pain fraîchement préparée pour le repas des sept noms. Elle la donna à la vieille dame et prit les pommes qu'elle pourrait utiliser à la place pour le repas du soir. À peine en avait-elle pris une bouchée, qu'elle tomba au sol, morte. Ah la méchante reine se retransforma en elle-même. Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme du bois d'ébène. Les sept nains ne pourront jamais vous réveiller désormais. Elle a couru immédiatement au palais et se plaça en face d'un morceau de miroir brisé. Miroir, miroir, qui dans ce pays est la plus belle de toutes Le miroir répondit finalement comme elle le souhaitait. Vous, ma reine, vous êtes la plus belle de toutes. Lorsque les nains arrivèrent chez eux dans la nuit, ils trouvèrent Blanche-Neige allongée au sol. Elle ne respirait plus. Elle était morte. Ils la soulevèrent et la regardèrent avec tendresse. Ils lui parlèrent, la secouèrent et pleurèrent sur elle. Mais rien n'y faisait. Leur cher enfant était morte et elle restait morte. Ils la posèrent sur un lit de paille et tous les sept nains s'assirent près d'elle et pleurèrent de deuil pendant trois jours. <rire> Ils allaient l'enterrer. Mais elle avait toujours l'air aussi vivante qu'avant et avait toujours ses belles joues rouges. « On ne peut pas l'enterrer ici, dans cette sombre terre. Elle doit rester blanche, sans tache comme elle l'est encore. » Ils fabriquèrent un cercueil en verre transparent pour qu'elle puisse être vue de tous les côtés. Ils la posèrent à l'intérieur et écrivirent en lettres d'or dans un encadré, « Ici repose la princesse Blanche-Neige. » Puis ils emmenèrent le cercueil dans la montagne enneigée. Les animaux et les oiseaux vinrent aussi et pleurèrent pour Blanche-Neige. Au même moment, un prince entra dans la même zone montagneuse pour chasser. Il vit le groupe de nains et d'animaux autour d'une boîte en verre. Le prince demanda ce qui, sur terre, pouvait attirer autant de beaux animaux. Le prince s'approcha et lut ce qui était écrit en lettres d'or. Il réalisa que c'était la même fille dont il avait toujours rêvé. Puis, il vit les nains à proximité du cercueil. Laissez-moi prendre le cercueil. Je donnerai n'importe quoi pour l'emmener avec moi. Nous ne la vendrons pas pour tout l'or du monde. S'il vous plaît, donnez-la à moi. Je ne peux vivre s'il est impossible de la voir. Je mourrai si vous ne m'autorisez pas à la prendre. Mais vous êtes fous. Qu'allez-vous faire de son corps Je vais l'honorer et faire construire un monument près de mon palais pour que son âme reste en paix. » Les bons nains eurent de la pitié pour lui et acceptèrent sa demande. Le prince avait ses servants pour porter le cercueil sur leurs épaules. Mais au moment de soulever le cercueil, un d'eux tomba, ce qui délogea le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait croqué Le prince accourut immédiatement pour rattraper le cercueil. Il posa Blanche-Neige sous un arbre et la regarda. Elle avait toujours l'air aussi joli que lorsqu'elle était vivante. Le prince l'embrassa sur le front. Aussitôt qu'il lui embrassait, Blanche-Neige ouvrit les yeux. Elle se releva et était de nouveau vivante. "Conte divine, où suis-je Vous êtes avec moi. Je suis un prince." Le prince lui expliqua ce qu'il venait de se passer. "Oh mon Dieu Vous avez voulu me garder même si j'étais morte Mais pourquoi Vous êtes la fille dont j'ai toujours rêvé et je vous aime bien plus que tout au monde." Venez avec moi dans mon château. Voulez-vous m'épouser et devenir ma reine Oui, mon charmant prince. Mais je veux d'abord voir mon père. Je souhaite qu'il bénisse notre mariage. Mais j'ai entendu dire que votre père s'est perdu quelque part et qu'il n'est jamais revenu au royaume. Ça doit être encore un tour de mon horrible belle-mère. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. Entendu. Allons au palais et cherchons votre père. Le prince décida donc de partir à la recherche du père de Blanche-Neige. Il conquit son royaume et affronta la méchante reine. Au château, le prince découvrit la salle secrète de la reine et trouva dans une prison secrète le père de Blanche-Neige qu'il libéra. Par ailleurs, lorsque la reine vit le roi sortir de prison, elle s'enfuit du royaume par peur de représailles et personne ne la revit jamais. Le roi annonça le mariage de sa fille dans la cour du palais. Il y est une grande et splendide fête pour le mariage de Blanche-Neige. Et tout le monde vécu heureux jusqu'à la fin des temps.